Et donc concernant la hijra, la, la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une adoration. C'est une adoration, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de cette adoration. Et on sait depuis un moment déjà, que toute action dont Allah azza fait l'éloge, ou toute action dont il lie l'acte à une récompense, cette action est une adoration. Et parmi les paroles où Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous relie la hijra à une récompense, il y a lorsqu'il nous dit... Subhanahu wa ta'ala. Selon le sens de la traduction, ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah après avoir été lésés, nous les établirons en ce bas monde et leur donneront demeures honorables. Mais la rétribution dans l'autre monde est bien meilleure si seulement ils savaient. Donc on voit qu'Allah a lié la hijra au fait d'être établi dans des demeures honorables. Donc, ce qui montre que c'est une adoration. Les textes sont nombreux, mais on va se contenter de ça, Inch'Allah. Et c'est tellement une belle adoration que ceux qui l'ont accompli du temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ont été appelés, désignés par cette adoration. On les appelait le Muhajiroun. Et la hijra, elle est de plusieurs types. La hijra dont on parle, nous, c'est celle qui consiste à quitter une terre de mécréance vers une terre d'islam. Elle une et la de l'islam. Et au niveau linguistique, je pense que vous le savez, la hijra, c'est un tark. Le délaissement, l'abandon. Et cette hijra, quel est son jugement Est-ce qu'elle est obligatoire Est-ce qu'elle est préférable Est-ce qu'elle est juste permise Est-ce qu'elle est interdite Donc selon la parole de la majorité des savants, salafis, elle se divise en trois jugements. Et cette classification, vous pouvez la trouver notamment dans Al-Mourni, dans l'Imam al-Maqdisi, dans Fath al-Bali, dans l'Imam ibn Hajj al-Asqalani, Rahimahoum Allah et d'autres. Donc la plupart des savants nous disent que donc le premier des jugements, c'est que c'est une obligation. Et c'est une obligation pour tout musulman qui réside en terre de mécréance, ayant la capacité de faire l'immigration, la hijra, et ne pouvant pratiquer et montrer sa religion. Donc, abdallah, si tu es en terre de mécréance, et que tu es dans l'incapacité de pratiquer et de montrer ta religion, et que tu as les moyens de partir, de délaisser ce pays pour une terre d'islam, c'est une obligation pour toi de partir. Le deuxième de ces jugements, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Et cela, ça concerne qui Ça concerne toute personne n'ayant pas la capacité de montrer sa religion et de la pratiquer correctement, mais qui n'a pas non plus les capacités de partir. Parce qu'il est faible, par exemple une femme avec des enfants, parce qu'il est contraint, par exemple s'il est emprisonné en billet de couf, ou d'autres cas de ce genre. Donc pour lui, ce n'est pas une obligation. En vertu d'une règle hein, qui est connue de la part des savants, la wajiba ma'al-ajz, il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. En cas d'incapacité, L'obligation tombe. Et le troisième de ces jugements, c'est que la hijra est recommandée. Et ça pour qui Pour toute personne ayant la capacité de pratiquer et de montrer sa religion, et qui a également la capacité de partir. Donc cette personne, elle arrive à pratiquer sa religion, elle est en terre de couvre, mais elle arrive à pratiquer sa religion sans rien lui enlever, elle arrive à la montrer, mais elle a également les capacités financières, matérielles, physiques de partir. Celui-là, on lui dira que c'est recommandé, c'est mustahab, c'est mustahab. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est le mustahab. Le mustahab, c'est recommandé, c'est-à-dire que si tu l'as fait, tu seras récompensé à Abdullah. Et c'est étonnant aujourd'hui, des fois, lorsqu'on conseille les frères sur la hijra, ils t'arrêtent en disant, ah, c'est mustahab pour moi, c'est pas obligatoire. Mais le mustahab dans sa bouche, on, lui, on a presque l'impression que ça veut dire macro. Le mustahab, quand c'est une autre adoration, tu cours derrière. Mais le mustahab dans la hijra, tu mets un stop. Il faut se poser la question pourquoi. Quand c'est le siwak, quand c'est la chachia, quand c'est tous ces amels qui sont Moustahabba, tu, tu cours derrière, tu incites même les gens. Mais les gens, tu dis stop, c'est juste Moustahab. Posons-nous la question pourquoi. Donc l'obligation, on a bien vu, qu'elle est pour celui qui vit dans une terre de mécréance et qui ne peut montrer sa religion et ne peut la pratiquer correctement. La pratiquer sans rien lui enlever. La montrer, c'est-à-dire qu'il peut dire ouvertement aux gens du faux, vous êtes des gens du faux. Et je me souviens il y a vingtaine d'années, Un de nos frères prêcheurs, il nous avait lu une fatwa, on était à la mosquée, il nous avait lu une fatwa de l'Ajnet d'Aïma, donc la l'Assemblée des Grands Savants d'Arabie Saoudite, qui disait une fatwa qui disait en substance qu'il suffit de savoir que dans le pays où vous vivez, vous ne pouvez pas faire l'Aden à voix haute, l'appel à après à voix haute, pour vous ordonner de partir. Donc vous voyez bien, juste l Aden, il n'était pas permis de le faire à voix haute, les Grands Savants te disent de partir. Donc quand on regarde l'état de la France aujourd'hui, si on est honnête, un instant, il n'y a pas de débat. Tant on peut accepter le débat dans certains pays, les États-Unis, l'Angleterre, où les, les minorités musulmanes là-bas jouissent d'une certaine forme de liberté, et encore si en réalité on gratte, on verrait qu'ils sont en réalité en danger eux aussi, mais en apparence ils ont une certaine forme de liberté, d'autonomie. Mais un pays comme la France, si on est honnête, il n'y a pas de débat. Un pays qui nous oblige à ôter le hijab de nos filles. Qui nous interdit de sacrifier nos bêtes lors de nos fêtes, qui nous interdit l'Aden à voix haute, pourchasse les musulmans dans les médias, qui, comme il n'y a pas très longtemps, font la chasse aux imams pour inverser du Coran et veulent imposer leurs valeurs de la République, je dis valeurs entre guillemets, car ce sont tous sauf des valeurs. Si on est honnête, on est obligé de reconnaître que la France, il est obligatoire de partir quand on a les capacités de partir. Et Allah nous leur donne. Hanudi, subhanahu wa taala, inna aladin towfahu al-malaikatu in de aarde van de Dans quel état étiez-vous donc par rapport à votre religion Nous étions faibles sur terre, répondront-ils. Les anges demanderont alors, la terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous émigriez Ceux-là auront pour séjour la géhenne. Et quel horrible sort !» Donc, on remarquera, Inch'Allah, dans ce verset, que les gens qui ne pouvaient pratiquer leur religion, ils ont avancé une excuse aux anges. Mais qu'est-ce qu'il en est advenu de cette excuse Elle a été refusée. Donc, Abdullah prends garde. Ce n'est pas tout d'avoir une excuse et de la répéter à qui veut l'entendre. Mais plutôt pose-toi la question. Est-ce que mon excuse sera acceptée le jour du jugement Est-ce que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ton excuse Car si elle n'est pas acceptée, la menace, tu l'as vu dans le verset où on vient de l'entendre, elle est terrible. Jahannam. Et en réalité, si on creuse notre fort intérieur et on se pose la question « Pourquoi je n'arrive pas à partir ?» Pourquoi j'ai toujours ce mot à la bouche, al-Hijra, la hijra al-Hijra? Pourquoi je suis toujours en train de dire, ah, je veux quitter ce pays, je veux quitter ce pays, mais les années passent et je suis là. Les années passent, les enfants grandissent et je suis là. Pourquoi ma raison accepte que la Hijra est obligatoire de ce pays, qui nous mène une guerre ouverte, qui mène une guerre ouverte à l'islam et aux musulmans, mais je n'arrive pas à partir? Si on répond à cette question avec sincérité, honnêteté, on verra qu'il y a deux grandes raisons naqsut tawakkul ala Allah subhanahu ta'ala. L'amour des biens de ce bas monde est le peu, le, le manque de confiance en Allah ta'ala. La peur du risque, la peur de la subsistance. Et si la peur de la subsistance te paralyse, c'est que ta confiance en Allah ta'ala est insuffisante. Et Allah ta'ala qui connaît, qui nous connaît, qui est notre créateur, qui nous connaît mieux que quiconque, nous a promis dans les versets qui parlent de la hijra de nous accorder cette subsistance car il nous a créés. Il sait, il sait ce qui nous fait peur. Et c'est pour ça que dans les versets qui viennent, que ce soit dans le verset qu'on vient de citer, qui est dans le An-Nisa, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, « Celui qui émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance ou de vastes richesses selon le sens de la traduction. » Allah, subhanahu wa ta'ala, te permet, te promet, pardon, Le refuge est l'abondance. Et dans l'autre verset, il nous dit « Nous leur donnerons, dans ce bas-monde, demeure honorable ». Allah, qui nous connaît et qui sait pourquoi on a peur de faire la hijra, nous rassure. Et n'est-il pas le plus véridique en parole N'est-il pas celui qui ne trahit jamais à sa promesse Et malgré tout, nous on prête l'oreille aux insufflations sataniques qui cherche à nous effrayer. Et c'est pour ça, toujours, que dans ce même verset, après nous avoir rassurés, il nous donne les deux caractéristiques desquelles tu dois te parer, Ya Abdallah, que tu dois avoir les deux qualités pour espérer pouvoir faire la hijra. Et il nous dit, wa ala Ce sont ceux qui ont su prendre patience et qui s'en sont remis à leur Seigneur. Donc on voit bien ce dont nous avons besoin C'est de s'en remettre à Allah. C'est-à-dire d'avoir confiance en lui. Et deuxièmement, de demeurer patient. Car certes, Allah t'a promis l'abondance. Mais Allah va très certainement te tester également. Pour voir ton intention dans cette hijra. Pour voir est-ce que cette hijra est réellement une hijra d'adoration. Une hijra dans le but de préserver sa religion. Es-tu parti pour sa face Es-tu parti pour préserver ta religion Es-tu parti pour sa satisfaction Si tel est le cas Alors tu patienteras face aux épreuves qu'il va peut-être te décréter. Et si tel n'est pas le cas, à la première occasion tu reviendras comme c'est malheureusement le cas de beaucoup. Mais si tu patientes, alors la promesse den sur toi se réalisera. Donc on voit à travers ces versets que la préparation dont on a besoin, c'est à réalité une préparation au niveau de la foi Plus qu'une préparation matérielle. D'ailleurs, si on médite sur la préparation matérielle des, des Sahaba radiallahu anhum, les premiers qui ont fait la hijra, on s'aperçoit qu'elle a été minime. Ils n'ont pas eu besoin de lourds préparatifs, de lourds préparatifs pour faire la hijra. L'ordre est tombé, ils sont partis. Sa wa ou pas eu besoin de repérage, pas eu besoin d'amener avec eux toute leur richesse. C'est plutôt même le contraire. On est l'exemple de la hijra du noble Sahabi Sughra Rumi radiallahu anhu. Sughra Rumi. Son histoire est connue. Quand il a voulu partir, les Quraysh l'ont arrêté et lui ont dit « tu es venu chez nous, tu n'étais rien ». Et ensuite, tes biens ont fructifié chez nous, entre guillemets, par notre aide. Et tu as atteint le niveau que tu as atteint. Et maintenant, tu veux sortir de ce pays, toi et tes biens Ils ont dit « par Allah, il n'en sera pas ainsi. ». Qu'est-ce qu'il aura leur a répondu ?« dire, Que dites-vous si je vous laisse tous mes biens Est-ce que vous me laissez le chemin libre ?» Ils ont dit « si c'est ainsi, oui ». Et il leur tout laissé, il est parti. Parti, en laissant tous ses biens. Car il avait confiance en Allah. Wa il savait qu'Allah ne l'abandonnerait pas. Aucune inquiétude sur ce qu'ils allaient trouver là-bas. Car leur cœur était rempli de confiance en Allah. Subhanahu wa La préparation matérielle, oui, on en a besoin. Mais elle doit être minime. Ce dont, juste ce dont tu as besoin pour le voyage et de quoi faire face à tes premiers frais. Ne pense pas, Ya Abdallah, que tu puisses vivre avec les gens du feu et que leur feu ne te touchera pas. Leur feu te touchera, toi. Ou si ce n'est pas toi, ton épouse. Ou si ce n'est pas toi, tes enfants. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui a le plus valeur dans ta vie d'ici bas C'est ta religion. Si tu perds ta religion, tu perds tout. Qu'amènes-tu avec toi dans ta tombe, si ce n'est si ce tes actes Quelles sont les questions que tu vas devoir répondre dans ta tombe Si ce n'est les questions qui sont reliées à ta religion, qui est Allah qui est, Quelle est ta religion Quel est ton prophète Il Ne sera pas questionné sur ta vie mondaine, sur le niveau de richesse que tu avais ou que tu n'avais pas. C'est ta religion, ton capital. Donc si tu te mets ça bien en tête, tu comprendras que... La plus grande chose à préserver, c'est ta religion. Et que si tu es dans un endroit où tu ne peux pas la préserver, il t'incombe de partir. Et d'ailleurs, c'est cette action, cette ibad, cette adoration qui nous a été présentée de par notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant parmi les plus efficaces pour préserver notre din. Quand un sahabi lui a demandé de lui désigner une action avec laquelle il obtiendrait la droiture, il lui a dit bil Hijra, sallallahu alayhi wa fa innahu la mithlalaha. Fait la hijra, car elle n'a pas d'équivalent. Et Les savants expliquaient, qu'est-ce que ça voulait dire, elle n'a pas d'équivalent. Elle n'a pas d'équivalent dans la préservation de ton dîne. Donc tu veux préserver ton dîne, tu es dans un endroit où tu ne peux pas pratiquer ton dîne correctement, où tu es oppressé dans ta religion, où tu ne peux pas la montrer ouvertement. Allez, kabil hijra.